Treize. Treize. les activités les activités que fait marthe que fait marthe elle travaille dans un bureau elle travaille dans un bureau elle travaille sur un ordinateur elle travaille sur un ordinateur où est marthe où est marthe au cinéma Au cinéma. Elle regarde un film. Elle regarde un film. Que fait Pierre Que fait Pierre Il étudie à l'université. Il étudie à l'université. Il étudie les langues. Il étudie les langues. Où est Pierre Où est Pierre Au café. Au café. Il boit du café. Il boit du café. Où aime-t-il Où aime-t-il aller au concert au concert ils aiment écouter de la musique ils aiment écouter de la musique où n'aiment-ils pas aller où n'aiment-ils pas aller dans les discothèques dans les discothèques ils n'aiment pas danser ils n'aiment pas danser